Mosaïque. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganilo. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque durant les quelques minutes qui vont suivre. Et comme pour le sujet sur le plateau, le travail de la commission Vérité et Réconciliation dans le recrutement des agents de déposition et des points focaux à travers le pays. Il y a peu, au cours du mois de février, La Commission a déclaré qu'elle c o m p t e i t recruter des volontaires pour bien poursuivre sa mission d'établir la vérité sur les crimes qui ont été commis au Burundi. Des volontaires, oui, mais d'aucuns pourraient se demander si réellement le travail de ces agents sera crédible alors qu'ils sont bénévoles. La Commission même aura quel pouvoir sur des agents qu'elle ne paye pas Comment assurer convenablement le contrôle Comment est-ce que les familles des victimes pourront se fier à ces agents Et bien d'autres questions encore. En vue de tenter des réponses, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, c'est le président de la commission Vérité et Réconciliation, CVR. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Aloïse Batungwanayo, il est le président de l'association pour la mémoire et la protection contre les crimes internationaux. Amepesi Girubunu, bonjour et bienvenue. Je vous remercie bonjour. C'est é r o Mouchano, n C. c le secrétaire général de l'association contre le génocide à、ah, ces génocides de Chirimosso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Il y a également l'honorable Pierre-Célestin n i k u m a n a psychologue, analyste, député de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. La mise en o n d e est assurée par François Akimana. Francine Diokubgayo est à la réalisation et au micro. Vous retrouvez Léon Sebitalio. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'émission Mosaïque. l La première question, je l'adresse à vous, Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la CVR. Qu'est-ce qui aurait motivé la commission Vérité et Réconciliation au recrutement des agents de déposition et points focaux bénévoles、euh, Merci pour la question. Avant de répondre à votre question, je voulais.、Euh... Rappeler que depuis un certain temps, nous avons entamé la phase des dépositions, où la Commission de réconciliation a ouvert un espace pour que surtout les victimes puissent venir déposer le récit de leurs souffrances. Alors, c'est un travail qui exige beaucoup de gens pour que nous puissions mener à bien le travail qui nous est demandé. Mais malheureusement, il se fait que. Aujourd'hui, deux ans après la mise en place de la Commission, on n'a pas encore réuni tous les moyens. Alors, d'après notre plan stratégique, nous avions prévu un plan B au cas où on n'arrivait pas vraiment à rassembler tout le budget nécessaire pour accomplir notre travail. Dieu merci, heureusement, il y a beaucoup d'associations, d'organisations de la société civile il y a certaines confessions religieuses. Qui ont travaillé sur les questions de la justice transitionnelle depuis plus de dix ans et qui ont、euh, beaucoup d'expérience de, en la matière et qui ont accepté de venir、euh, appuyer le travail de la Commission、euh, en mettant à sa disposition leur、euh, expertise. Alors.、Euh, volontairement. Et volontairement,、mmh. sans être payé. Cela ne dit pas que, quand même,、euh, on ne va pas、euh, donner les moyens nécessaires、euh, pour faire ce travail. Mais、euh, comme la loi、euh, le prévoit déjà,、euh Il faut、euh, des agents de déposition dans tout le pays pour que j u s t e e m nous t n puissions euh, écouter euh, le maximum possible、euh, de personnes. Est-ce qu'à Bujumbura, o o le travail de déposition a terminé Vous non, arrivez à combien Le travail continue à Bujumbura. o、euh, o Nous avons fait、euh, d'abord une période d'essai où euh, nous, euh, les membres de la commission,、euh, nous sommes déployés sur le terrain euh, pour euh, faire ce travail d'écoute. Mais,、euh, justement, après cette expérience,、euh, on a réalisé que, compte tenu du temps qui, qui nous reste pour ce travail, on ne peut pas,、euh, avoir vraiment un échantillon,、euh, suffisant, constituer vraiment une base de données,、euh, suffisante si,、euh, Nous faisons ce travail nous-mêmes. Alors, nous avons fait recours à ces personnes, à ces associations, pour qu'ils mettent à notre disposition des personnes bien sûr expérimentées qui vont alors, comme cela est prévu par la loi, ils vont avoir d'abord, on va les former d'abord, et pour faciliter aussi le travail. Nous avons préparé、euh, des fiches ad hoc qui v a aider justement、euh, ces agents de déposition à bien orienter、euh, les entretiens ou les audiences qu'ils vont、euh, avoir avec、euh, les victimes ou les témoins ou alors.、Euh, Les présumés auteurs qui, rongés par la conscience, voudraient bien venir aussi、euh, donner la version des faits selon qu'ils les ont vécus. Je ne sais pas si vous avez déjà、euh, procédé au recrutement effectif. Est-ce qu'on peut savoir les critères de, de recrutement, les, les, les profils de ces agents Alors, pour euh, avancer euh, dans, notre, dans notre travail,、euh, nous avons、euh, pris en considération、euh, les différentes collines.、Mmh. Qui composent les différentes provinces du Burundi.、Et、nous avons constaté qu'il y a à peu près 3000 collines. Alors, en travaillant en c o l l a b o r a n t avec ces associations, nous avons pensé trouver deux personnes par colline. Pour justement ce qui conduit à 6000 agents. Oui, à 6000 agents. Et avec ce chiffre, nous comptons faire ce travail dans un délai ne dépassant pas un mois. Si nous avons deux personnes par colline. Justement,、euh, il faut quand même、euh, des critères. Il y a des critères.、Euh, le premier critère,、euh, c'est qu'il nous faut quand même des gens qui ont un minimum de formation. Peut-être qu'ils ont fait le trop commun, donc le cycle inférieur. Je ne sais pas aujourd'hui avec、euh, l'école fondamentale, comment <rire> la dénomination utilisée aujourd'hui. Alors, il nous faut des gens qui, quand même,、euh, qui sont capables d'interpréter. Euh, les fiches que nous avons、euh, préparées. Et de produire des rapports aussi. Exactement, et de, de produire des rapports.、Mm -hmm. Rendons-nous à l'association Amepesi Giroubou, nous, avec à la tête Aloïse b a t u w a n a ï o sur le plateau. Est-ce que ces agents volontaires vous inspirent confiance D'abord, la, la, la question de, de, de, des agents,、mm -hmm. pour nous, viendrait après les critères. Sur quels critères ces agents vont être choisis Pas seulement que ces agents、euh, ont été à l'école, savent、mmh. écrire et lire et produire des rapports, non, mais aussi pour que nous ayons confiance, il faut que ces agents soient des agents qui n'ont pas les m e t s sales, qui ont les m e t s propres. On sait très bien qu'aujourd'hui. e、euh, p i r e des él... m a i s sales ou propres, c u i é t i mais. <rire> avec, avec la proximité,、mmh. tout le monde connaît tout le monde. On、oui. se connaît. À l'intérieur,、euh, on te dit Ah, j'ai vu tel, je sais qu'il est,、euh, je ne sais pas, solcier ou je ne sais pas、ah、qui.、Oui. En tout cas, on se connaît. Parce que ce n'est ne, pas quelqu'un qu'on va tirer de Bujumbura pour l'amener à Kazilavageni, à Makamba, mais c'est quelqu'un qui habite à la colline, donc la personne sera connue. D'abord, il faut que ces personnes se,、euh, nous inspirent confiance avant de, de savoir lire et écrire, d'abord. On dira,、euh, tel est un homme, est une femme, est une fille intègre, et puis on verra alors si elle, elle s'est liée à écrire. La, deux, la deuxième chose, c'est que la confiance seule ne suffit pas. Il faut que nous, les associations sans but lucratif, soyons très vigilantes. Je sais que le, le, le mot vigilant est, est, est de triste mémoire dans, dans l'histoire du Burundi, mais nous, les associations, il faudra être très vigilantes pour suivre au quotidien, faire le monitoring de ce, de, du travail qui est fait par ces agents pour que ça puisse nous inspirer confiance. Mais le principe, nous, le principe nous inspire confiance à condition que des préalables. s o i e z levé. Vous croyez que vous allez être présent sur toutes les, les 3000 collines Par exemple, au sein de l'association a m é p é s i g i r o o u n o u On ne peut pas être présent sur les 3000. Ce n'est même pas les 3000 collines parce que je, plus... je me dis qu'ici à Bujumbura, il n'y aura pas d'autres agents de, de, de, de déposition que les commissaires qui ont déjà commencé le travail.、Mmh. Alors qu'il y, y a beaucoup de quartiers, c'est les quelques 5000. On ne peut pas être partout. Mais quand même, là où on sera,、mmh. on est déjà représenté dans toutes les communes. Là où on sera, on va essayer de suivre. Ce sera u n échantillon. Si on peut suivre 5 collines, normalement dans une commune, c'est autour de 20, 20 30 collines.、Oui. Si on trouve que 5 collines, il y a des irrégularités. On pourra i t dire que dans cette commune, rien ne va. Mais si on trouve qu'il y a des choses qui, qui, qui marchent bien, là, on pourra le faire. Et surtout, avec la mobilité, les gens sont mobiles. Et puis, il y a des téléphones. Les、oui. gens se, se disent la vérité. Une personne peut dire Oui, oui, j'ai eu un agent de déposition, mais la personne ne m e x p l i q e pas confiance. Mais l à o n p o u r r a s'y rendre pour voir. Mais jusque là où on en est aujourd'hui, est-ce que vous collaborez avec la Commission Vérité et Réconciliation, représentée、mmh. ici par le président Bon, jusqu'à présent, je dirais que nous collaborons parce que,、euh, dans un premier temps, la Commission vérité et de r c o n c i l i a t i o n nous a invités dans une、euh, réunion qu'elle a appelée Plateforme. Ame p e s i g u i l o u b o u n a était représentée. Par après, nous sommes allés vers la c v e r nous-mêmes,、mmh. avec、euh, certaines associations, d'autres associations des victimes, pour réellement voir qu'est-ce que la c v e r est en train de faire. Parce que le travail que la CVR est en train de faire, la mission, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les auteurs des crimes. Ce n'est pas pour les Burundais. En général, c'est pour les Burundais. Mais d'abord, au centre, la CVR existe parce que les victimes existent. Si les victimes n'existaient pas, la CVR ne pourrait pas exister. Donc, nous sommes allés vers la CVR. Nous avons demandé qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous avons eu des explications, certaines convaincantes. C'est la même question chez l'association AC Génocide et Chilimos, représentée sur ce plateau par、euh, Terence Mouchano, le secrétaire général de l'association. Avez-vous ou pas confiance en ces nouveaux agents volontaires de la Commission Vérité et Réconciliation Avant de répondre directement à votre question, je voudrais retracer d'abord les préalables. La commission vérité et réconciliation devrait être mise sur pied depuis la signature des accords d'Arusha lors de, du gouvernement de transition. En 2000. Après 2001. 0 0 0 Après 2 Donc il y a le retard de, 30, de, de 30, 36 mois. De, de, de, de 16 ans. 14 ans. Retard de 14 ans. En ce moment, il fallait qu'on fasse le vetting pour que les institutions étatiques. Soit composé par des hommes propres, comme Mbatungwana vient de le dire. Cela n'a pas eu lieu. C'est en 2014 que la commission a été mise sur le pied. D'abord, la loi mettant sur le pied la commission n'a pas été votée par tous les députés. Ça a été seulement une question de majorité. Alors que le conflit entre les Burundais réside entre la minorité et la majorité. C'était un conflit d'origine. Quand même, il y, aura il y a eu d'autres arrondissements. En ce moment, la mission de la SEVER, d'enquêter, établit la vérité sur、si、les violations graves des droits de l'homme et des droits humanitaires. d e s droit s i n t e r n a t i o n a u x humanitaire. s Cette période-là, d'enquêter sur ces faits, aujourd'hui, c'est la naissance d'une problématique d'enquêteurs. Les enquêteurs seraient volontaires, selon l'information du président de la SEVER. Il y a un défi à relever, non pas par la s é v è r e la Commission, mais par le gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi devrait revenir sur sa position en revenant sur les accords d'Arusha qui a décidé de mettre sur le pied la Commission mixte composée de Burundi et d'internationaux, commandée par les Nations Unies. Malheureusement, la Commission est composée uniquement de Burundi. C'est-à-dire que la crédibilité est mise en cause dès le départ par notre association et pas d'éviter. La commission de la CVR. La, la CVR. Il y a une lacune majeure. Le manque d'internationaux. D'internationaux expérimentés.、Mmh. Parce qu'ils auraient travaillé dans d'autres pays qui ont connu le même, pro, le même problème que nous.、Mmh. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre ne sont pas des crimes domestiques. Ce sont des crimes internationaux qui devraient. Impliquer la communauté internationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la communauté internationale n'est pas impliquée À mon humble avis, la communauté internationale ne fait pas partie de cette commission. La loi prévoit seulement qu'il y ait des consultants. Est-ce que les consultants sont dedans Espérons que Monseigneur ici présent nous en dira quelque chose. Un consultant ne prend pas parole pendant les décisions. Notre revendication est Que le gouvernement revienne sur sa décision pour revenir sur la mixité de la Commission. C'est pour que cela soit crédible. Avec cette perspective de mettre sur pied des enquêteurs volontaires, les r a c u i n e s que pourra engendrer, il peut y avoir un manque d'observateurs internationaux. Prenons que les associations qu'en Afrique de l'Ouest ont dit qu'il y a des Ngongo. Ngongo, c'est-à-dire Les organisations non gouvernementales créées par le gouvernement pour le compte du gouvernement. Le s résultat s de ces associations risque n t de n'être pas crédible s devant les victimes, devant les survivants. Donc, il y a aussi des institutions, d e s institutions étatiques. Pourquoi ces institutions étatiques craignent la communauté internationale C'est l'interrogation que nous nous posons les victimes de tous les temps. Depuis 1962 jusqu'en 2008, voilà même aujourd'hui, 2015, 2016, et aujourd'hui, les gens sont tués, ne sont pas mortes. Les personnes ne sont pas mortes, elles sont encore tuées. Donc, nous nous disons i l nous faut que les enquêteurs soient d'expérience nationale et internationale pour que le résultat soit fiable. Honorable Pierre Célestin Dikoumana. Analyste, psychologue, à entendre les dires des uns et des autres, la Commission Vérité et Réconciliation, les associations des de victimes, il y a encore un travail à abattre, n'est-ce pas? Oui, certainement. Certainement, il y a un, un grand travail à abattre. Mais ce qu'il faut d'abord dire、euh, par rapport à toutes ces interventions, je commencerai d'abord par dire que la Commission Vérité et Réconciliation n'a pas commis un retard. Ça peut vous étonner parce que vous avez、euh, calculé. Je crois 14 ans. À partir de la signature des accords d'Arocha en, de en 2000.、Mm -hmm. Mais pour moi, techniquement parlant, professionnellement parlant, on ne peut pas déjà parler de retard par rapport, par référence à 2000. Parce qu'il y avait encore un mouvement armé qui battait en son plein et qui, qui était toujours actif sur terrain.、Mm -hmm. Alors. Le processus de la justice de transition, qui p a r l e de transition, p a r l e d'une période qui se situe entre la période de crise, la période de guerre, la période de perturbation politique, socio-politique, etc., et la période de paix, d'accalmie.、Mmh. Donc, à partir de 2000, on ne pouvait pas déjà parler de cette période-là, parce qu'on était toujours dans la période de crise. Pour moi, je situerais en retard. Et maintenant, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Vaut mieux tard que jamais.、Mmh. Pour moi, je situerais peut-être en retard à partir de 2009, avec la cessation des hostilités de tous les mouvements rebelles.、Mmh. Ça, c'est techniquement, mais internationalement. Dans les standards internationaux, c'est comme ça. On ne peut pas commencer un processus en pleine guerre. Donc, juste, en, juste après 2008, on oui, pouvait commencer. Oui, quelque chose comme ça. On pouvait commencer.、Oui. Donc, le retard est un, peu, est un peu léger par rapport à ce que mes prédécesseurs ont signalé. Effectivement, il y a un travail à b a t t r e comme tu le disais. Mais comme ça commence, pour moi, je m'en réjouis parce que、euh, ça fait déjà deux, deux ans à peu près que la s é v è r est là. Je commençais déjà à m'inquiéter, je commençais à me demander quand est-ce qu'il y aura des positions, quand est-ce que les victimes pourront exprimer leurs souffrances, pourront dire de ce qu'ils ont vécu, etc.、Euh, du moment que ça commence, pour moi, c'est une satisfaction d'abord. Mais bien évidemment, j'ai quelques inquiétudes. Par rapport à ces volontaires, bénévoles dont vous avez parlé,、euh, les uns ont dit bon, il faut recruter des gens qui, qui sont relativement sains, je dis. Je suis de leur avis. Mais moi, je me pose une question par rapport à ce volontariat-là, à ce bénévolat. Est-ce réellement une volonté Quelle est la motivation de cette bonne. Est-ce une bonne volonté pour participer activement à la réconciliation du peuple burundais Ou disons à la découverte de la vérité Qui aiderait bien sûr, qui pourrait aider le, le peuple burundais à cheminer vers la réconciliation. Est-ce réellement une bonne volonté Je、mmh. me pose cette question. Est-ce que la motivation est pour réellement construire la paix Est-ce qu'il n'y aurait pas une face cachée de cette volonté C'est ça que je me pose comme question. La face cachée, ce serait laquelle, par exemple La face, la face cachée, ce serait par exemple、euh, vouloir triquer. Dévancer ceux qui viendraient faire des recherches pour cacher quelques crimes qui ont été commis dans la localité, par exemple. Si on dit, bon, on prend deux personnes par l colis, e、bon, vous savez, au Burundi, dans notre culture, on a tendance à ne pas dévoiler ce qu'on a fait. Ça, c'est naturel, même. Si, par exemple, on prend la personne qui est là, qui, qui se présente comme volontaire, mais qui sait que c'est son père qui Qui était、euh, parmi les le criminels, je, je mets entre guillemets, les présumés bourreaux、oui. sur cette colline, qui auraient commis des forfaits, il peut se présenter pour tenter de cacher ce qu'a fait son père, même si ce n'est pas lui le criminel ou le présumé bourreau. Il peut quand même essayer de couvrir son père ou son grand-père, s'il en fait connu sur la colline. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis i l faut vraiment être beaucoup plus. Donc, dans ce cas, plus... la vérité ne sera pas connue. Mais bien sûr, ouais, ça, ça va être relativement détourné. C'est la raison pour laquelle moi je recommande, ou disons, je propose qu'on fasse beaucoup plus attention sur la nature de cette volonté-là, de ce volontariat dont、mmh. on parle.、Mmh. Ces volontaires qui viennent, il faut vraiment、euh, s'interroger sur la motivation profonde, les vraies raisons, et ce pour aider. Ou c'est pour tenter de cacher quelque chose. Donc, on ne peut pas quand même négliger cette dimension. Mais évidemment, je, je ne condamne pas les gens qui ne sont pas encore là ou ceux qui ont déjà été choisis. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont une bonne volonté ou une, motivation,、euh, une bonne motivation. Mais quelque part, vous semblez dire indirectement que la Commission Vérité et Réconciliation, les, les responsables, avec à la tête Mgr Jean-Louis, ici présent, ce n'est pas elle-même qui recrute. Ces gens. Et bien évidemment, quand on parle de volontaires, je, je n'y vois pas une, un recrutement quelconque. Il y en a qui viennent, qui, qui, ont, qui, qui, qui expriment cette volonté-là, qui sont accueillis pour faire ce travail, avec bien sûr les critères dont on nous a parlé savoir écrire et lire, etc., avoir terminé l'école fondamentale, etc.、Bon. Mais là aussi, je me dis, parce que l'enquête ou le recueil des données, lesquelles données Je me dis, ce sont des histoires douloureuses. Des victimes, des gens qui ont vécu des moments traumatisants, des moments, des périodes douloureuses. Ce sont ces histoires-là qu'ils vont récolter. Et là aussi, je me pose la question est-ce que ces gens ont la capacité de pouvoir récolter Bon, de tels gens avec, bien sûr, les critères dont on nous a parlé.、Mmh. Est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir récolter ces données-là Donc, inc aussi incompatibilité entre le niveau de ces gens et le travail Je vous dis, pas incompatibilité, peut-être incapacité pour certains, je dis bien, incapacité pour certains, je m'en doute, certainement, parce que, évidemment, le travail d'écoute, de récorder des données, des données aussi complexes, c'est-à-dire des histoires douloureuses, nécessite quand même des connaissances avérées en matière d'écoute, mais aussi en matière de gestion des émotions. Quelqu'un peut se présenter, vous lui posez une question par rapport à son histoire,、mmh. à l'histoire vécue. Il pleure. Il pleure, il peut trembloter, il peut exprimer des, des, des, des symptômes de peur, de, de, etc. Bon, il faut savoir comment gérer ces émotions-là. Comment gérer la colère que la question qu'on lui pose peut générer. Bon, évidemment, je m'excuse, je n'ai pas encore lu ou exploré l'affiche la、mmh. dont on nous parle. Je suis peut-être en arrière par rapport à ça. <rire> Mais je me dis quand même qu'il y a des questions. Qui peuvent susciter l'expression des émotions. Est-ce que ces gens seront capables de gérer ces émotions Mais si nous disons ça, ce n'est pas pour décourager le, la commission. C'est pour lui faire un clin d'œil c'est pour l'inviter à pousser loin, à poser à d'autres éventualités par rapport à les t r a v a i l Alors, il a parlé du, du monitoring des activités qui pourrait e n être fait s par、euh, les agents des organisations de la société civile et par, en particulier les organisations des victimes. Ça, ça me rassure quand même. Mais là aussi, il y a quand même quelques doutes, quelques inquiétudes à émettre. Est-ce que ces organisations, ces associations, ont-ils vraiment des agents ou du personnel capable de sillonner les 3000 collines du、mm -hmm. Burundi pour pouvoir faire son monitoring Ont-ils des moyens pour le faire Donc, ce sont des questions auxquelles il faut vraiment faire attention pour bien mener ce travail. Sinon, le monitoring de ces activités, ça ne va rien. Très nécessaire et même indispensable parce qu'il faut savoir suivre ces gens. C'est là même qu'on pourrait savoir déceler ou détecter si la personne est de bonne foi ou pas. Monseigneur Jean-Louis, président de la CVR, un clin d'œil de la part de l'analyste Pierre Célestin, ici. Des inquiétudes aussi, aussi de la part des associations, des victimes qui recrutent ces, ces agents. C'est vous ou il y a l'implication de l'administration D'abord,、euh, avant de répondre à la question. Au niveau des question, collines et des communes.、Euh, je voulais quand même apporter une petite précision. Oui. Qu'il、euh, y ait des appréhensions, pour moi, c'est normal. <rire>、euh, J'ai visité pas mal de pays qui, qui ont fait l'expérience justement de la justice transitionnelle. Un pays où il y a eu vraiment des violations、euh, massives des droits de, de, de, droit de l'homme,、euh, surtout à caractère ethnique comme、euh, le nôtre,、euh, c'est normal que、euh, les gens développent、euh, cette méfiance, a priori. Je dis que c'est a priori, parce que c'est une méfiance qui n'est pas fondée sur des faits réels. Mais plutôt une,、euh, une méfiance qui vient plutôt de cette mémoire collective qui a été blessée, qui fait que nous interprétons toutes choses à travers le prisme des catégories d'appartenance. Et je pense que plutôt le malaise est là.、Euh, si on parle de méfiance aujourd'hui, c'est un euphémisme, mais plutôt c'est une méfiance entre u t les Tutsis, tout simplement. Des Tutsis qui n'ont pas confiance. Aux agents Hutus, q u i vont vraiment traiter les, les, aussi、euh, nos questions comme ils vont les faire pour les leurs De la même façon, il y a les, les Hutus aussi qui n'ont pas confiance aux agents Tutsis, o qui pensent qu'ils ne peuvent pas vraiment gérer、euh, des questions qui vont、euh, dans l'intérêt de leur groupe d'appartenance. Je pense que c'est ça le problème、euh, qui est dans notre pays et qui est réel, puisque ici je parle de, justement de cette mémoire qui, qui, collective qui, qui est blessée. Et vous verrez que dans nos propos, même ici,、euh, dans cette salle, nous réfléchissons en globalisant.、Mmh. Alors que plutôt, maintenant, le travail de la CVL était plutôt d'établir des responsabilités individuelles, mais pas plutôt,、euh, comment dire, pas jouer dans l'intérêt de son groupe d'appartenance. Je crois que si、euh, la Commission de la Réconciliation、euh, travaille dans ce sens, on aura échoué. Alors, appréhension, pour moi, vraiment, c'est normal parce que même dans le passé, On a vu des gens qui couvrent les leurs. Face justement à un tel problème, je crois qu'on n'aura jamais des gens à qui on a confiance.、Mmh. Mais plutôt, ce qui est important, c'est de voir plutôt la méthodologie et la stratégie, les stratégies que nous allons mettre en place pour essayer d'atteindre la vérité.、Mmh. Moi, je pense que plutôt, le problème est beaucoup plus technique que politique ou sociale. C'est vrai que le problème social, il est là, mais pour justement l'affronter, le, le, le contourner, il nous faut, comment dire, de l'expertise, des gens expérimentés qui nous aident justement à trouver une méthodologie qui puisse nous aider vraiment à sortir de la partialité ou de l'impartialité dans ce genre de, de, de travail. Ce que、mmh. moi, du côté de la commission VT et c o c i a t i o n je peux dire, c'est que la commission VT et c o c i a t i o n qui organise le choix et le recrutement de, de, de la mise en place de ces, de ces agents.、Mmh. Et ce travail,、mmh. nous allons le faire de commun accord avec ces associations. Les mêmes qui sont en train de mettre des appréhensions aujourd'hui. C'est à ces associations, c'est à mon ami Aloïs, c'est à mon ami Thérence. À qui demain nous allons demander est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition des gens qui peuvent nous aider vraiment à atteindre la vérité. Et puis je pense qu'il y a un autre problème qui est souvent soulevé. Par rapport aux gens qui ont peur que des gens ne, ne tirent la couverture de leur côté,、ah, yeah. ça, je pense qu'il faut s'y préparer. Quand nous parlons de la vérité, il n'y a pas de vérité avec grand V. Il y a plutôt des vérités, une vérité plurielle. Il faut nous, nous attendre plutôt à cela. Parce que chacun va raconter,、euh, comment dire, va beaucoup plus exprimer le ressenti, comment il a vécu le problème de son côté.、Mm -hmm. Et vous verrez que quelqu'un de Rumongue n'aura pas le même récit que celui de, de m o u i Celui de moi, a u d o Gitega. Et je pense que justement,、euh, ce que nous nous avons à faire, c'est d'écouter les gens. Pas à orienter, à leur dire, racontez-nous ceci. Je crois que même dans les autres pays、euh, que nous avons visités, ils nous ont montré qu'il y a des gens qui peuvent grossir les faits, par exemple. Et d'autres qui, pour avoir trop souffert, Et pour avoir trop perdu confiance, ils minimisent même la souffrance、mmh. qu'ils ont endurée. Donc,、euh, c'est là où je suis、euh, d'avis avec、euh, Aloïse, Pierre, Célestin et Terence. Mais de manière générale, vous rassurez que vous allez tout faire pour essayer de mettre en place des gens qui soient crédibles. Ça, c'est、euh, l'idéal. C'est l'idéal, mais c'est aussi ce que nous allons faire.、Oui. Mais je pense que la solution à ce problème n'est pas seulement dans la qualité. Il faut bien sûr de la qualité, mais c'est aussi dans l'aspect aussi technique. Je vous a dit que nous, nous allons travailler à partir des fiches qui ont été préparées par des experts. Et c'est là où je voulais rassurer mon ami Pierre Célestin. La commission fait beaucoup de choses. Même dernièrement, on a organisé une conférence où Aloïse était conférenciée. On avait fait venir une experte qui est venue de, de Paris. Et ces fiches. Nous les avons préparés avec des professeurs de l'Institut Varenne, un institut français qui est spécialisé dans la question de la justice transitionnelle. Donc, même si la commission comment dire, est composée seulement de Burundais, mais elle travaille, elle est ouverte aux experts, pas seulement nationaux, mais aussi aux experts internationaux. Mais malheureusement, à chaque fois que nous invitons des experts, on ne doit pas aller à la télévision ou à la radio dire. Voilà, nous n o u sommes s en train de faire ceci ou cela.、Mmh. Euh, mais euh, pour euh, me résumer,、euh, je crois que、euh, le choix que nous avons fait、euh, à la Commission de la Réconciliation est de travailler sur les faits, pas sur les idéologies ou, ou les perceptions des gens.、Mmh. Nous, nous allons d'abord constituer une base de données avec des faits concrets.、Oui. Quand je vais demain à Kamenge, c'est pour savoir combien de gens sont morts. Qui soit Hutu, Tutsi, u peu importe.、Mm -hmm. Une personne disparue, c'est une personne disparue. Et on va interroger tout le monde,、euh, t o u s les ethnies.、Oui. Quand je vais à a Moaro, par exemple, je veux savoir combien de f o s s e s communes il y a dans cette, dans cette localité. Vous voyez, c'est des faits qui sont têtus.、Oui. Alors, le travail peut-être qui va être difficile, c'est le travail d'analyse. Et ça, c'est une autre phase. <cười> on n'est pas encore à cette phase-là. À la phase où nous sommes aujourd'hui, c'est un travail plutôt où vraiment je sollicite que les gens qui savent quoi que ce soit qui s'est passé dans ce pays qui viennent le dire. Parce que nous, nous voulons connaître parmi la population, est-ce qu'il y a eu par exemple des gens braves qui ont protégé les leurs Parce qu'aujourd'hui, avec la souffrance, on a tendance à croire qu'il n'y a que des mauvais dans l'autre camp. Et Pas c e et, et vice versa.、Oui. Et aujourd'hui, nous vous disons justement. Faire émerger ces personnes qui, pendant les moments difficiles que notre pays a traversé, se sont vraiment、euh, révélées braves, qui ont pu affronter, je dirais, les bourreaux qui ont fait du mal en protégeant leurs voisins. C'est d'abord ce travail que nous voulons、euh, faire en ce moment. Alors, le reste, où il y aura alors là des discussions politiques, ce sera un travail, cette fois-ci, d'experts, où on va mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Ah o、oui, u Il i y aura des sociologues, des psychologues, des juristes. Ça, c'est une autre phase. Alors, ce sera la deuxième phase. Maintenant, nous sommes tout simplement en train de voir q u e s t ce qui s'est passé. Quelle est la photo des violations massives des droits de l'homme au Burundi Alors là,、euh, cette vérité nous viendra beaucoup plus des victimes. C'est pour cela que nous, nous insistons sur la centralité des victimes dans ce processus de justice transitionnelle. Parce que c'est eux qui ont souffert. C'est eux qui ont subi ces violations en rapport avec les droits,、euh, les droits humains. Donc,、euh, je voudrais rassurer tout le monde qu'à ce niveau, à ce stade,、euh, les personnes que nous allons recruter, c'est peut-être même un travail d'un mois、mmh. où nous allons déployer des gens、euh, sur toutes les collines pour nous aider vraiment à nous dire、euh, ce qui s'est passé. i s a Nanilo, écoutez la différence. Pour ceux qui nous auraient c a p t é en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ensemble le travail de la Commission Vérité et Réconciliation dans le recrutement des agents de déposition et des points focaux à travers le pays. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit du président de la CVR, Mgr Jean-Louis Nahimana. Aloïse Evatungwanaeo, p r é s i d e n t de l'association a m é p e Sigirwunu, Terence Mouchano, secrétaire générale de l'association AC Génocide Chimoso, ainsi que Pierre Célestin Likumana, psychologue, député de l'Assemblée nationale. Rendons-nous aux associations des victimes. Il y a Terence Mouchano qui élève le doigt des agents. De déposition s et points focaux de la CVR vont être mis en place, quel que soit leur statut de volontaire. Seriez-vous prêt ou pas à témoigner, demain ou après-demain, de ce que vous savez de l'histoire sombre des crimes qui ont été commis au Burundi Je ne savais pas la question que tu allais poser, mais c'était cela que j'allais dire.、Mmh. La Commission Vérité et Réconciliation n'est pas une île en soi. Dans ce pays,、mmh. Céline s disait à tout à l'heure qu'avant 2008, il y avait l'insécurité. C'est aujourd'hui la même chose. On ne peut pas dire aux gens allez témoigner, alors qu'il y a, par exemple, on assiste toujours à des manifestations d'une catégorie de gens. Les autres se cachent pour le moment. Est-ce qu'il y a moyen de dire aux gens allez montrer votre face, allez dire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, par exemple, à ceux qui a v a i n t bénéficié? De l'immunité provisoire. Par ailleurs,、mmh. le ministre d'alors, qui avait autorisé cette immunité provisoire, fait partie de la commission Vérité-Réconciliation. Les crimes pour lesquels ils étaient poursuivis, c'étaient des infractions inamnistiables. Des crimes inamnistiables. À ce moment, on a un HIC. Pourront-ils dire allez vous adresser à n'importe qui parce qu'ils ce sont des voisins Si jamais il sait qu'il a été emprisonné, qu'il a été poursuivi pour avoir tué un frère ou une soeur ou un frère, un père, est-ce qu'il va témoigner c est, c est, c est même, Ce sont des gens de la même colline. Autre chose. a Il s i y a Monseigneur ici qui dit que ce travail peut être fait même en un mois. Le législateur avait accordé quatre ans. Il y avait, ils ont eu deux ans de perdu s 2015, 2016. Quand bien même il serait s e n au laboratoire, il s ne pouvait e n pas aller sur terrain. Aujourd'hui aussi. La conjoncture, On n'a pas perdu quand même deux ans. Il fallait <rire> mettre en place <rire> le cadre oui, de oui, travail, il fallait、ça. des formations, des commissaires, mmh.、Euh, mmh. il fallait des visites d'études dans les autres pays. Le bilan est vraiment très satisfaisant des deux ans. <rire>、mmh. Et、Amour. je pense que l'important dans ce genre de travail, c'est la fondation. Quand on, on travaille sur une mauvaise fondation, je vous ai dit que ce travail de, de déposition, si on avait les moyens, c'est un travail de deux semaines, un mois. Si les gens r é p o n d r e Mais déjà... les fondations, c'est ça qui est important. Il y a, autre, il y a aussi des lacunes. La vous, vous avez dit que vous n'avez pas de moyens financiers, moyens budgétaires. Pourquoi vous n'avez pas de moyens financiers La communauté internationale ne peut pas offrir au Burundi si un travail qui nécessitait une qualité voulue n'accepte pas une diplomatie coopérative. Ça, C'est un problème sérieux. Ce n'est même pas l'affaire de la commission. Je vous ai é p a r g n e ça. C'est l'affaire de la gestion de l'état. Il y a une autre chose. Vous dites qu'il se chose, vous allez vous concentrer sur les victimes.、Et、il faut aussi que les responsabilités individuelles soient établies. Comment les responsabilités individuelles seront établies alors Que dans la loi même, on vous empêche de dresser la liste des bourreaux, mais seulement que vous allez dresser la liste de ceux qui vont pardonner. Non, on vous la... empêche de publier. p a s de dresser. C'est différent. <rire> oui, de publier. Parce que,、différent. oui, nous ne sommes pas un mécanisme judiciaire et nous risquons de mettre en danger les familles. De ces gens-là, mais investiguer sur ces personnes, on va le faire, mais on ne va pas publier pour le respect de leur famille. Ça, ça. c'est une p r é s o La présomption d'innocence.、Ouais. La présomption d'innocence. Ces gens ne se sont pas suicidés. Et, et c'est pour cela, q u o n d v u s parlez justement des gens qui ont bénéficié de l'immunité. Pour nous, ça va nous faciliter le travail. Mais on dit que、classes. même les bourreaux, il faut les, porter, les、oui. protéger. Bien entendu. Oui, il faut écouter leur version. Et là, je pense que le travail va être facilité puisqu'il y a déjà des listes on peut savoir où les trouver. Je pense qu'il faut considérer ça. Positivement plutôt que le prendre de manière négative. Puisque vous, êtes, vous jouez le sacerdoce, est-ce qu'il y a des gens qui viennent <rire> se confesser pour dire qu'ils ont tué des gens Non, il y a u r a de l'autosaisie. La loi nous donne la force et la compétence de convoquer les gens、oui. p o u r les écouter. Oui, continuez, continuez avant qu'on passe la parole à Loïse.、Euh, nous nous mettons des réserves pour le moment à votre question.、Mm -hmm. Parce que nous devons être rassurés que si nous allons dire aux gens, allez faire votre déposition, qu'il s ne se le a sera pas un suicide.、Mmh. C'est le même point de vue chez Aloïse Oui et non. Oui et non, parce que je suis d'accord et je suis d'avis que le contexte aujourd'hui est un contexte un peu particulier.、Mmh. Mais、euh, j'ai une expérience et j'ai eu à visiter certains pays où、euh, les mécanismes de recherche de vérité ont eu lieu. Pendant d a u t r e s moments qu'on observe. Je vous dis, par exemple,、moment. en Afrique du Sud, qui aujourd'hui、mm. est cité comme un cas d'étude s internationale, il y avait des groupes armés qui étaient constitués par les Blancs ou par les, les Zoulous de, de, de Gacha ou t é l é s i qui organisaient des attaques pour aller tuer des gens. Parce qu'ils ont dit la vérité. Il y en a eu également、euh, au Togo, il y a eu des troubles. Au Liberia, même chose. Donc, oui, contexte de crise, mais faut-il se taire pour que ces présumés auteurs continuent à se la couler douce Moi, je dirais non, c'est plutôt le moment. Comme Monseigneur le disait. La sécurité、euh, des gens. Il faut accepter de braver la peur. Comme ces gens-là que Search for Common Ground a appelés Ingizubu Onu. Qui ont accepté de sauver d'autres personnes et d'autres ethnies malgré le risque de mort. Pourquoi aujourd'hui j'aurais peur devant celui s t qui m'a fait du mal pour ne pas dire la vérité Donc, pour moi, notre association, on est prêt à accepter ces dépositions à condition. Il y a 20 ans, vous pouvez le faire. Peut-être oui, peut-être non. À condition. Il ne peut pas. Il est entre le oui et le non. Oui, oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas déposer. Ma déposition, c'est une tautologie, devant un agent que je soupçonne d'être un auteur. Là, je dirais non. Je suis prêt à donner ma déposition devant un agent parce que ce sera sur ma colline. Je connais les gens, les, les Burundais, on se connaît, on parle la même langue, on sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Si c'est quelqu'un qui vient et que je n'ai pas confiance en lui, Je ne dirais rien. Même au sein de la commission Vérité et c o n c i l i a t i o n aujourd'hui, il y a un commissaire qui pourrait venir devant moi. Je dirais j'ai plutôt besoin de votre vérité, parce que vous connaissez beaucoup de choses. Donc c'est pour cette raison que je dis oui et non, nous sommes prêts à donner notre déposition, à dire on est prêts devant des agents qui nous inspirent confiance. <rire> Mais ceux qui ne nous inspirent pas confiance, là, on va les dénoncer plus tôt. Oui et non au sein de la Mépé Seguirbounou. Non au sein. C'est le génocide de Chilimoso. Et chez l'analyste Pierre Célestin, il pourra avoir une vérité qui est cachée si certaines victimes ne disent, disent pas la vérité. Euh, merci euh, de retourner aussi、euh, sur moi pour que j'en dise quelque chose. Mais de tout, de prime abord, je voudrais euh, rassurer euh, Monseigneur parce qu'il a parlé des fiches qui sont bien confectionnées, etc. Bon, je ne doute pas de la qualité de ces fiches qui sont confectionnées d'ailleurs par les professeurs ou experts. Mais plutôt, je me posais la question par rapport à ce qu'ils vont l'utiliser, par rapport à la capacité des enquêteurs. Donc, ce sont deux choses différentes.、Mmh. On peut avoir un outil, mais avoir un outil, c'est une chose. Savoir l'utiliser, c'est une autre. Donc, mon inquiétude n'était pas centrée sur la qualité des outils que vous confectionnez, que vous avez, ou même,、euh, disons, de, des expériences des uns ou des autres, des commissaires, mais plutôt de ces agents volontaires, bénévoles, qui vont. Effectuer une si noble mission, est un grand travail, pas facile, je dois le dire, un travail qui nécessite vraiment de la sagesse, mais aussi des connaissances techniques avérées à la matière. Mais je dois d'abord aussi vous féliciter de cette alternative. Comme il nous l'a dit, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens. Il n'y a, a pas de moyens disponibles pour ça. Évidemment, c'est une alternative. Mais je pense qu'il faut et préciser et des je, moyens financiers. Si, des financiers. des、oui. moyens financiers,、Parce、je ne qu'il sais de m pas. Je parle des moyens financiers,、ouais. effectivement. Oui. m e e n t r Dans l'argent, si on pouvait le dire clairement. Sinon, on pourrait,、euh, naturellement, ce qu'on devrait faire, on devrait en, engager des techniciens qui savent vraiment faire la récorte de telles données. Aussi complexe comme je l'ai dit. Parce que nous voulons des gens qui soient capables d'écouter sans blesser, d'écouter sans remouer le couteau dans la plaie. On n'écoute pas pour écouter, on ne récolte pas ces données-là pour les r é c o r t e r On doit les r é c o r t e r tout en étant conscient qu'il s'agit des données qui peuvent susciter des émotions et il faut être en mesure de gérer aussi ces émotions. Voilà. Mais quand cela nous tienne, bien sûr, c'est question de savoir comment s'adapter. Parce que si ces agents n'ont pas ces spécialités ou ces capacités-là, il y a moyen de collaborer avec les organisations qui ont des experts, qui peuvent bien sûr accompagner le processus. Et je dois vous rassurer que ces organisations existent. Moi-même, avant que je sois député, j'étais parmi des experts qui travaillaient dans des organisations pareilles. Je travaillais au niveau de l'organisation TARS.、Mmh. Il y en a d'autres. Qui ont une certaine expertise en matière de gestion des émotions, en matière de r e c c o r d des données, en matière d'enquête, etc. Évidemment, comme je disais, bon, je, je félicite d'ailleurs la, la, la commission actuelle d'avoir songé à ça, parce que si on n'a pas de s moyens financiers, il faut quand même savoir s'adapter. Même ailleurs, comme au Rwanda, j'ai fait une recherche sur Gachacha. Gachacha, ce n'était pas des gens payés, c'est juste.、Euh, Des notables des chefs culinaires qui pouvaient s'organiser pour pouvoir、euh, faire quelque chose en matière de poursuite judiciaire, mais au niveau local, au niveau communautaire. Ils ont fait un travail, je dirais, louable, même si tout n'est pas tout au, au blanc comme、euh, le lait. Pour dire, en fait, que des bénévoles, même ailleurs, dans d'autres、euh, systèmes, ça a existé. Mais l'important, bien sûr, disons, est de savoir comment accompagner ces gens qui ont probablement des. Moyens techniques limités ou des connaissances、euh, pas spécialisées, mais il faut qu'ils soient accompagnés ou appuyés par des experts qui ont ces c o n n a i s s a n c e s Et justement, tant、oui. que vous avez le micro, j'aimerais avoir de votre part des propositions à faire à la CVR pour que ce travail soit effectivement crédible. Le la... travail de ces, de ces agents, même s'ils si seront des volontaires. Le travail de ces agents, bien sûr,、euh, doit être、euh, bien suivi. Il faut qu'il y ait vraiment un monitoring dans les activités pour corriger les écarts à temps. Parce que la question de recherche de vérité, nous devons le savoir, et même nos, ceux qui nous écoutent doivent le savoir. C'est vraiment une question très, très complexe o u si la s é v è r e échoue, il y a risque de retomber dans les périodes sombres qu'a c o n n u i t le pays,、mmh. d'une façon directe ou indirecte. Mais si la s é v e r réussit, alors ça sera le salut pour notre pays. C'est une question qu'il faut traiter avec tant de délicatesse parce que c'est une question de vie de notre société, de notre pays, de notre peuple.、Mmh. C'est la raison pour laquelle je recommande évidemment qu'on fasse recours aux experts. Je ne nie pas qu'on puisse travailler avec ces agents qui sont déjà identifiés ou qui seront identifiés dans le futur pour les lieux où on n'a pas encore fait ça. Mais il faut bien sûr qu'il y ait un suivi. Il faut vraiment qu'on travaille de façon systématique, vérifier chaque fois, avancer, même si on avancerait doucement, mais sûrement pour avoir des résultats satisfaisants.、Mmh. Alors, comme on disait,、bon, qu'est-ce qu'on doit faire Je ne sais pas si j'aurai s encore l'occasion de, de dire. Je me pose la question, par exemple, pourquoi aujourd'hui les commissaires pas, ne sont pas au nombre suffisant On n'a pas remplacé deux qui sont partis. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait réduire l'efficacité Peut-être qu'on y pense. L'efficacité de, de, de, de la commission Parce qu'évidemment, e on doit savoir que la question de la commission vérité et réconciliation, comme l'a bien souligné Monseigneur, ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Il faut des techniciens à la matière. Je proposerai même une restructuration si, si le besoin se fait sentir. Parce que pour le moment, comme on entre dans. Dans les histoires de déposition, c'est vraiment très complexe. La première phase que nous aurons dont a i l l e u r s d nous l'aurons les résultats, la phase de documentation, de formation des commissaires, etc., ça c'est la première phase, comme il l'a dit.、Mmh. Mais comme on va entrer dans le noyau de la chose, dans la récolte des histoires, des victimes, il faut vraiment des gens. Qui soit bien outillé, qui soit capable de pouvoir le faire plus le plus efficacement possible. Une、ouais. question à l'intention des deux associations ici représentées, Amepesi Girouounou et à c e s Génocide s de c h i l i m o s o l L'objectif des mécanismes de justice transitionnelle, dont présentement la Commission Vérité et Réconciliation, est d'aboutir, n'est-ce pas, t e r e n c e à un plus jamais ça Que l'histoire sombre ne se reproduise plus dans le pays. Est-ce que, au sein de l'association AC g e n o c i d e et Chimoso, que vous promettez de collaborer pleinement avec les volontaires de la CVR Je vous ai dit que nous avons des réserves pour une simple raison de sécurité. Nous pouvons, par exemple, donner un exemple illustratif. Un jour, on avait organisé une commémoration commune entre les associations des victimes. Et un témoin qui avait témoigné a é t é entré pour le moment, d être, d être est entré d'être persécuté, e t d'être intimidé. C'est un cas illustratif. Est-ce que nous pouvons encore une fois exposer des gens pareils C'est pour nous, c'est toute une richesse. Le moment voulu, par exemple. Nous, nous prédons pour, pour qu'il y ait une justice. La justice c est d'abord et la réconciliation aura lieu. Le travail qui sera de la commission, le travail de la justice, ça va、entre. le résultat sera la réconciliation. Mais quand ça ne passe pas, prenons par exemple des gens, la commission en elle-même a des lacunes. Est-ce que les enquêteurs seront aussi crédibles? On se reverra sur le terrain.、Oh, monseigneur Jean-Louis nous a demandé de, qu'il qu ne faut pas faire des a priori, mais aussi le doute est permis. Le doute est permis, c e s t t o u t dans une situation très délicate et comme celle-ci et dans un dossier aussi de c o n t e n t i e u de sang. Nous y mettons beaucoup de r é s e r v e et nous avons peur. D'exposer des gens, surtout quand on voit par exemple qu'il y a des décès, des assassinats, et、oh, il n'y manque pas de prétexte. On dit que ça, ça a été une question de conflit français. Il y avait toujours des conflits français, mais les gens ne se tuaient pas. Et c'est la même question chez l'AMPC g i r w u n o Aloïse Batungwanaïo, est-ce que vous promettez ou pas de collaborer pleinement avec les volontaires de la CVR? Euh, depuis 2002, on a toujours demandé à ce que la commission vérité et réconciliation soit mise en place. Pourquoi aujourd'hui que le gouvernement finisse par répondre par la,、euh, le positif et que nous, qui avions demandé, je vais dire les associations, la société civile qui avait tant longtemps demandé, il y a beaucoup de lettres qui ont été envoyées aux Nations Unies, au gouvernement, au Parlement, pour mettre en place la commission. La, le mécanisme d e r e c h e r c h e de vérité. Et enfin, avec un retard, il faut le dire, je le répète, la commission est là. Pourquoi ne pas collaborer avec cette commission Pourquoi ne pas suivre le travail de cette commission pour nous rassurer que réellement, la commission est en train de travailler pour nous Moi, je dirais, on est prêt en principe à collaborer. Et pour les générations futures Et pour les, les générations, c'était bien entendu, à collaborer avec la Commission de vérité et de conciliation, à condition que la Commission de vérité et de conciliation travaille conformément à la loi. Parce que lorsque vous lisez la loi qui régit cette Commission de vérité et de conciliation, c'est vraiment une bonne loi qu'on n'a jamais vue. Une promesse de la part de la CVR. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, qu'est-ce que vous promettez Est-ce que vous promettez un produit fiable, crédible et neutre Au terme des activités de vos agents sur le terrain Moi, je pense que c'est pour cela qu'on a accepté、euh, cette lourde tâche、euh, qui n'est pas du tout facile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais si nous sommes ici,、euh, c'est parce que nous sommes conscients qu'il faut、euh, vraiment mettre fin à ces cycles de violence, malgré、euh, comment dire, le contexte et l'environnement sociopolitique、euh, complexe. Et nous sommes aussi conscients qu'il y a beaucoup de défis,、euh, même quand vous parlez de la sécurité. C'est vrai que vous pensez à la population, mais、euh, les membres aussi de la commission ont besoin de sécurité. Absolument. Mais、euh, j'ai dit qu'on est conscient de, de ce défi. Et nous avons justement décidé de, de braver la peur、ouais. pour、euh, ne fût-ce q u e poser les jalons. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est honorable Pierre Célestin, c'est seule la vérité qui va vraiment libérer ce pays. Et je crois que, je pense beaucoup aux jeunes générations aujourd'hui. S'il y a eu des cycles de violence, d e violences répétitives, c'est parce que justement la vérité a été occultée. Et je pense que si nous voulons des lendemains meilleurs pour demain, vraiment. Osons euh, affronter euh, la vérité, parce que c'est seulement la vérité qui, qui va nous libérer. Merci Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Vérité et Réconciliation. Merci de votre participation. Merci de votre contribution. Merci aussi de l'invitation. Merci t e r e n c e Mouchano. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association AC s s Génocide t Chilimoso. Merci de votre contribution. Merci et nous sommes disposés à exprimer le vœu de notre association, le vœu des victimes. Aloïse w a t u n g w a n a y o vous êtes le président de l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux. Merci de votre contribution, merci de votre participation. C'est plutôt moi qui vous remercie, vous qui m'avez permis d'exposer de, les vœux de, des victimes. Et merci également à vous, honorable Pierre-Célestin Dikumana. Je rappelle que vous êtes psychologue, analyste Député de l'Assemblée nationale, merci de votre contribution. Merci beaucoup, mais je dois dire quelque chose par rapport à la question qui a été posée, même avant de clôturer. Collaborer avec la s é v è r e je dis bien que c'est une obligation morale de tout un chacun, parce que nous devrons mettre fin à ce cycle de violence. Merci. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur le travail de la Commission Vérité et Réconciliation dans le recrutement des agents de déposition et des points focaux à travers le pays. La mise en onde était assurée par François Akimana. Francine n i o k o u b g a ï o était à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganilo. À la prochaine. ク